D'abord, il est important de se rappeler qu'une stratégie de distraction est efficace seulement si elle est utilisée après avoir au préalable compris la situation que vit une partie. Il faut donc que dans un premier temps, le médiateur ait pris soin de démontrer une certaine empathie aux parties qui ont vécu des choses difficiles en leur démontrant qu'ils ont bien compris ce qui est important pour elles. Lorsqu'elles sont utilisées en deuxième, troisième et quatrième temps, une des stratégies de distraction les plus simples consiste simplement à recentrer les conversations vers le futur. À cet effet, le médiateur peut utiliser une phrase aussi simple que OK, mais qu'est-ce que ça vous prendrait pour être capable de passer à autre chose?